Aujourd'hui, nous entendrons Jacques Ivar, qui chante Georges Brassens, Georges Moustecki et bien d'autres, mais aussi ses propres compositions. <messante> Sharne masmi cruela destino te vivos mi sunia amor corprem chiam vivos vi Régis nous explique aujourd'hui la règle de grammaire numéro 11 Elle dit que l'une des grandes caractéristiques de l'espéranto C'est que les mots composés s'obtiennent par la simple réunion Des éléments qui les forment, écrits ensemble On dit que c'est une langue de type agglutinante ben Pour prendre un exemple, euh, pour traduire bateau à vapeur On le traduira par « vaporshipo » On retient donc vapeur, vapeur, ship le bateau. Donc on accole les deux mots vapeur shipo et avec la terminaison o caractéristique d'un nom. Donc le mot fondamental est toujours placé à la fin. Donc c'est pour ça qu'on avait shipo bateau qui était placé à la fin. Ceci engendre le fait que les mots accolés suivant la place qu'ils ont auront des sens complètement différents. Donc si je reprends la racine que j'ai précédemment utilisée shipo donc bateau et que j'y accole un autre mot, donc vélo, la voile, j'ai deux constructions possibles. Donc vélo-chipo, qui signifiera le bateau à voile, donc euh, la base c'est chipo, on précise que c'est un bateau à voile en en devant vélo, ou je peux créer un autre mot avec ces deux mots, qui est chipo-vélo, qui signifie la voile du bateau, et là on insiste qu'en fait c'est la voile... d'un bateau et pas d'une un, voile d'un autre moyen de locomotion, comme un parapente. Reprenons maintenant l'histoire de l'espéranto avec Catherine. Nous avions vu la dernière fois comment, la, lors de la guerre de 14-18, l'espéranto a joué un rôle intéressant auprès des prisonniers. Hector Holder, un jeune espérantiste suisse, a mis sur pied un système de correspondance qui a permis de transmettre des nouvelles au-delà des frontières. Environ 300 lettres étaient traduites quotidiennement. Et c'est là aussi que je crois que l'Espéranto et la Croix-Rouge vont faire alliance. La Croix-Rouge recommande en effet l'étude de l'Espéranto et distribue aux prisonniers de guerre des milliers de livres de cours. Il suffit parfois d'un seul espérantiste pour enseigner la langue internationale à des centaines de prisonniers. Ainsi, en Sibérie, le poète hongrois Julio Bagui écrit ses plus beaux poèmes en espéranto. Donc, l'espéranto montre avec la guerre toute sa dimension humaniste. Mais j'imagine que c'en est fini des congrès universels. Eh bien, non, contre toute attente, un congrès a lieu en 1915 à San Francisco. Bien sûr, il est plus américain qu'universel, mais il est la preuve que l'espéranto vit encore. Cette période de guerre, c'est aussi la disparition de Zamenhof. Eh oui, Louis Lazar Zamenhof meurt le 14 avril 1917, épuisé par une maladie de cœur. Il a alors 58 ans. La nouvelle de sa mort se répand à travers toute l'Europe et laisse un peu les espérantistes orphelins. Catherine, dis-moi, l'espéranto, ça sert à quoi Alors, pour le démontrer, je peux vous parler d'un voyage que j'ai fait avec mon mari et mon fils en Lituanie, en, en 2005. Pourquoi la Lituanie En fait, c'était l'occasion d'aller euh, notamment au congrès international d'espéranto qui avait lieu cette année-là à Vilnius. Alors Vilnius, euh, moi j'en avais pas beaucoup entendu parler avant que Bertrand y fasse de la prison, mais j'étais peut-être pas la seule. Et c'est une jolie capitale, une petite capitale d'un petit pays. Et accueillir le congrès d'Espéranto était un événement pour cette ville. Et partout dans la ville, euh, des drapeaux aux couleurs de l'Espéranto, des, des affiches, euh, on pouvait les trouver partout. Et il y avait une ambiance particulière dans, dans les bus où on, croyait, on croisait des congressistes japonais. Et dans ce congrès qui était le premier pour moi, j'ai vraiment senti la magie de l'espéranto, euh, où on pouvait parler sans traducteur à, à des gens de nationalités multiples. Et puis, euh, ce voyage était l'occasion aussi de visiter la Lituanie, et notamment d'aller faire un petit tour du côté de la mer Noire, Mais début août, eh bien, euh, les hôtels sont pas si nombreux que ça, ils étaient bondés et trouver un hébergement n'était pas simple. Et c'est grâce à une espérantiste euh, lituanienne euh, qu'on a pu être mise en contact avec une de ses amies qui habitait euh, près donc de la mer Noire, qui a pu nous héberger, que nous avons pu découvrir un petit peu euh, le, le, un aspect de, de la vie des Lituaniens. Nous avons été accueillis chez cette dame qui était psychologue scolaire, euh, très bien accueillie, et nous avons vécu une rencontre très très intéressante. En 1854, le chef Seattle répondait au gouvernement américain qui voulait acheter la terre des Indiens. Al via Enseignez à vos enfants qu instruis à nian. ce que nous avons enseigné aux nôtres. Que la terre est notre mère. Casas la Tout ce qui arrive à la terre -o -o à la idoi de la arrive aussi aux enfants de la terre. Cela sur la terre, Si les hommes crachent sur le sol, ils crachent sur sur eux-mêmes. Nous savons au moins ceci. La terre à l'homme. La terre n'appartient pas à l'homme. L'homme appartient à la terre. Cela nous le savons. Toutes les choses se tiennent. Comme le sang qui unit les membres d'une même famille. Toutes les choses se tiennent. C'est pourquoi tout ce qui arrive à la terre... Arrive au fils de la terre. Et pour terminer cette émission, Régis nous présente les actualités. Donc par le passé et encore aujourd'hui, quelques partis politiques et même quelques candidats à l'élection présidentielle ont soutenu l'espéranto. Le seul hic, c'est qu'en général, ils ont vite oublié cette proposition quand ils sont venus au pouvoir. Qu'on se rassure, l'espéranto n'est pas le seul domaine qui a ce problème. Donc, des espérantistes ont décidé de créer des partis politiques qui poussent ouvertement à l'adoption de l'espéranto dans l'idée que c'est un élément de démocratisation. Et aussi que le problème linguistique est insuffisamment euh, traité par les autres partis. Donc, au niveau de l'Europe, le parti EDE, Europe Démocratie Espéranto, a présenté des candidats aux deux dernières élections européennes dans plusieurs pays. À l'automne, un autre parti est né, et qui Unumondo, donc Un Monde, et qui a le but de présenter des candidats dans, le, dans les élections du monde entier. Donc on verra si cette initiative arrive à, des, à un beau succès, enfin au moins de faire parler de l'espéranto. Si vous souhaitez des, des renseignements sur l'espéranto, n'oubliez pas que ce soit pour le club de Bourg-en-Bresse ou le club de châtillon sur chalaronne vous pouvez toujours prendre des renseignements au 04 74 32 26 23. GIS